Ma foi en Dieu, Dieu Tout-Puissant bénit toutes les créatures de l'humanité, des djinns, des oiseaux, des animaux et d'autres.